Dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes nous bonnissent ce chant glorieux. Quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces titres, triomphants, Vois, à notre Sauveur. Après la naissance du libérateur d'Israël Voir concert, vos vibrantes musées en fassent retentir les airs. Gloire à Dieu, à notre sauveur, gloire à Dieu, gloire à notre vie.